いい Cette émission c l a s s i q u e Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures.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 Porcupine Tree, April Wine, Rolling Stones, Steely Dan, Frank Marino, John Lennon, Iron Maiden, Dream Theater et Rush. Tel qu'on l'a annoncé cette semaine sur le site web de C'est Fou, je vais vous présenter deux nouveautés. Le nouvel album d'un des plus gros noms de la scène métal progressive, les Allemands de Vanden p l a c e et、euh, le tout nouvel album d'une nouvelle formation de heavy metal canadienne du nom de Evil Survives qui nous vient de Winnipeg au Manitoba. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock progressif canadien obscur du début des années 70 du nom de Jackal, un quatuor de Toronto qui a enregistré un seul album en 1973 intitulé Awake. Je vais aussi vous présenter le 14e chapitre de la série consacrée à ACDC. Aujourd'hui, je vous présente l'album en concert tout simplement intitulé ACDC Live paru en 1992. En outre, j'aurai des exemplaires du nouveau et très bon album du canadien Danko Jones a t t r i b u é dans la dernière heure de l'émission un disque intitulé Below the Belt et qui tourne depuis un bon bout de temps assez fou, notamment la chanson I w a n n a Break Up With You. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec、euh, trois gros canons au début, du début des années 70. Dans un moment, on va entendre、euh, Grand Funk Railroad et Paul McCartney. Mais tout de suite, on écoute Santana. Hope you're feeling better. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes e t la seule à faire tourner du vrai rock à Toilette-Rivière. C'est p o u r 89. Femme.、Enfin. McGartney and Wings avec、euh, un de s e s n o m b r e s classiques Jet C-Band Band a r u n d e 1974. Juste avant ça, on a entendu le Grand Funk Railroad avec Highfalutin Woman, c'est tiré de leur deuxième album, souvent appelé le Red Album, paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Santana avec Hope You're Feeling Better, c'est tiré de leur deuxième album, Braxis, paru aussi en 1970. Et je vous rappelle que Paul McCartney sera à Montréal pour un concert unique le 12 août dans le cadre de sa tournée Up and Coming.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 Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre l'ancien collègue de Paul McCartney, on va entendre John Lennon, on va aussi entendre Billy Preston, mais tout de suite, on écoute The Rolling Stones sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamones et la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Twa-Rivière. s C'est faux! 89.fm! Qui a travaillé consécutivement avec les Beatles et les Rolling Stones? C'était Billy Preston avec un de ses gros canons des années 70, Nothing from Nothing. C'est paru à l'origine sur son album The Kids and Me, qui est paru en 1974. On a entendu juste avant ça John Lennon parlant des Beatles avec、euh, i n s t a n t k a r m a l pièce qui est parue en 45 tours en 1970 et qui par la suite est apparue sur la compilation Shave d e Fish, très bonne compilation qui est sortie en 1975. Et au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec Rock Soft, la pièce qui ouvre un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Exile on Main Street de 1972. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain blog, on va entendre entre autres la musique de TenCC et Steely Dan. Mais tout de suite, on écoute une formation qui sera en spectacle en juillet à Montréal. Les Doobie Brothers. Ils seront au festival Jazz le 5 juillet, c'est un lundi. Ils s o n t là avec le Steve Miller Band. On écoute Listen to the Music. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station Les m é l e m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à t o i r e i l i e s C'est faux! 89.1 FM!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 Truck i n d w r i t I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw t h o u g h e Jazz Rock avec Steely Dan et le classique Kid Charlemagne qui ouvre leur très bon album The Royal Scam de 1976. Juste avant ça, on a entendu t 10CC avec Dreadlock Holiday, une pièce qu'on retrouve sur leur album Bloody Tourist de 1978. Et au début du b l o c on a entendu les Doobie Brothers avec Listen to the Music, une pièce qu'on retrouve sur leur deuxième album, le très bon disque Toulouse Street de 1972. Et je vous rappelle que les Doobie Brothers seront au Festival de Jazz le lundi 5 juillet avec le Steve Miller Band. Ça devrait être une très bonne soirée. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une minute, on va entendre Neil Young tout de suite après Talking Heads. Take me to the river sur les ondes de la Radio Campus, la station des ménements à l'ULUS. l e f a i r e t o u r n e r du vrai rock à Trois-Rivières. 船が増 f m, f m. F m. Song and Crazy Horse avec Welfare Mothers Make Better Lovers, t i r é de l'album Ross Never Sleeps de 1979. Et juste avant ça, on a entendu les Talking Heads avec l a r e p r i s e de Take Me to the River qu'on retrouve sur leur album More Songs About Buildings and Food, paru en 1978. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre un des nombreux gros canons de George Harrison, mais tout de suite, on va poursuivre avec la musique d'un homme qui célèbre aujourd'hui même son anniversaire, un trifluvien célèbre. Je parle de mon ami Steve Hill. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est f a u s 89 FM, bonne f ê t e Steve!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 Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 n KKK, 89.1. Harrison, avec、euh, un de ses nombreux gros canons, What Is Life, s'est tiré de son premier vrai album solo. All Things Must Pass de 1970. Juste avant ça, on a entendu Steve Hill, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui même. On a entendu la pièce Who Do You Think We Are. C'est tiré de son dernier album studio, The Damage Dawn. Et je vous rappelle que Steve va ouvrir pour Steve Winwood et Santana le mardi 13 juillet sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec. Assurément un excellent spectacle.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 アーワンセス、ウィンウィンウィンウィンウィンウィ e ウィンウィン i ィンウィ s ウィンウィンウィンウィ i ウィン a ィンウ out in the meadow, naked as children. Girl, most beautiful people in the world, son of a frontier, Indian squirrel. d a n c i up to the m i d e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 あ Un petit bloc concept qu'on pourrait baptiser de On the Road, puisqu'on vient d'entendre Steppenwolf avec Screaming n i g h t h o g C'est sorti à l'origine en 45 tours au début des années 70 et c'est paru par la suite、euh, sur l'album 16 Greatest Hits en 1973. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Easy Rider, pièce tirée、euh, de l'album、euh, sur lequel il était en train de travailler lors de son décès en 1970. First Rays of the New Rising Sun. Et au début du b l o c on a entendu Les Doors avec Queen of the Highway, pièce aux paroles plutôt comiques,、euh, qui, euh, qui fait partie de l'album Morrison Hotel, paru aussi en 1970. 13h15, vous êtes à l'émission Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon groupe Obscur de la semaine. Il s'agit d'une formation canadienne de hard rock euh, progressif euh, psychédélique, plutôt du début des années 70, du nom de Jackal, qui a enregistré un seul album, un bon disque intitulé Awake, paru en 1973. Jackal, qui était originaire de Toronto, composé du guitariste Dave Bernard, du chanteur Charlie c h a n i n du claviériste Chris k i l l a s i s et du batteur Lo Lois m o t t o n Ils ont、euh, soulevé l'intérêt de la petite étiquette de disque indépendante Perry Winkle qui a fait paraître leur album Awake dans une magnifique pochette psychédélique, comme ça, en 1973.、Euh, il s'agit、euh, de hard rock dans la mouvance de Deep Purple puisque la musique de Jackal est dominée par le dialogue entre la guitare et Log r Ammon, sans toutefois qu'on y retrouve les références à la musique classique qui、euh, caractérisait comme ça Deep Purple. On a comparé Jackal à des groupes comme、euh, Warhorse,、euh, Captain Beyond. Ce n é t a i t pas de très grands mélodistes, mais leur、euh, musique est、euh, tout à fait agréable et voit absolument le détour pour les amateurs d'obscurité. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album. w a k e de Jackal à l'antenne de la Radio Campus. La station d e Mélaman e la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM! Formation canadienne de hard rock psychédétique très obscur, le Quatuor Jackal, avec trois extraits du seul et unique album qu'ils ont produit en 1973, intitulé Awake. On vient d'entendre la pièce、A、New Day as r i z o n qui rappelle un peu, un peu beaucoup, même je dirais, les premiers, le genre de musique que Wishbone Ash faisait sur leurs premiers albums à leur début. Juste avant, on a entendu la pièce titre de l'album Awake, et au début du bloc, on a entendu How Time Has Flown. De toute évidence, il ne s'en est pas vendu des tonnes et le groupe s'est séparé après avoir sorti ce seul et unique album sans s'être mis riche. Ironiquement, de nos jours, c'est un disque qui est devenu très rare et qui est activement recherché. par Les collectionneurs et les amateurs de rock obscur des années 70. Une copie vinyle originale en bon état peut aller chercher jusqu'à 300 Voilà pour cette petite présentation de Jackal. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là de la fin des années 60, un trio de hard rock psychédélique anglais du nom de Bulldog Breed. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s On poursuit maintenant avec un peu de rock canadien. Dans un moment, on va entendre Frank Marino et Mahogany Rush, ainsi que BTO, Backman Turner Overdrive, avec une de mes pièces préférées de ce groupe. Mais tout de suite, on écoute les m o n t r e a les April Wine, Don't Push Me Around à l'antenne de la Radio Campus, la seule à d i f f u s e r du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 Venez goûter et appréciez la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. Marino and Mahogany Rush avec la pièce Tales of the Spanish Warrior qui ouvre son troisième album Strange Universe paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu Backman Turner Overdrive avec Hey You. C'est tiré de leur album Four Wheel Drive qui est paru il y a exactement 35 ans. En mai 1975.、Euh, au début du b l o c on a entendu April Wine avec Don't Push Me Around. C'est tiré d'un de leurs meilleurs albums, c'est-à-dire Stand Back de 1975. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique de Rainbow et Deep Purple, mais tout de suite, on écoute une formation qui sera en spectacle à la fin du mois à Québec et Montréal. Scorpions, à l'antenne de la Radio Campus, la station d e s m é l o m a n t n'est la s e u l absolument la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM!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 Hey, hey! hey! Encore une fois, c'est Crazy Matt, en direct de l'entrepôt de Cefoo. s Notre salle de monde déborde, tout doit partir. Le francophone, l'anglophone, il faut qu'on se débarrasse de tout, tout, tout! Mais <tout>, si vous venez nous voir cet été, on vous donne des classiques gratuitement! Venez visiter les palmarais c e s t f o u tous les lundis de l'été, de 15h à 18h. En rappel, les vendredis à 17h sur Cefoo. s C'est Crazy Crazy Crazy!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 Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert Dessier de l u q t r Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. 89 h m m e s t femmes, c'est chaud p s dans vos oreilles. Un de leurs nombreux classiques, Strange Kind of Woman, c'est tiré de l'album Fireball de 1971. Juste avant ça, on a entendu Rainbow avec Rennie James Dio. C'est tiré de leur premier album, 16th Century Green Sleeve, premier album homonyme qui est paru en 1975. Au début du b l o c on a entendu Scorpions avec Top of the Bill, très bonne pièce tirée de l'excellent album In f h r a n c e de 1975. Et je vous rappelle que Scorpions seront en spectacle、euh, le vendredi 25 juin au Pavillon de la Jeunesse de Québec et、euh, le samedi le 26 au Centre-Belle à Montréal. Ça, c'est dans le cadre de leur tournée d'adieu. Donc, dernière chance de voir Scorpions en spectacle et ils seront accompagnés pour l'occasion de Cinderella. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Scorpions, il y en a plein, plein, plein. C'est incroyable le nombre de concerts qui s'en viennent dans les mois à venir. Le vendredi 25 juin, Buzz c a g g s sera au Théâtre Maisonneuve. Ça, c'est dans le cadre du Festival Jazz à Montréal. Dimanche 27 juin, Yes, Messant, John Anderson seront au Mondial Choral d'Auto-Québec de Laval. Dimanche, le même soir,、euh, Eric Burden and the Animals sera au Festival de Jazz de Montréal. Plume sera ici même à Trois-Rivières au Festival le mercredi 30 juin. Le dimanche 4 juillet, Steve Hackett et la formation Renaissance sera à son tour au Festival.、Euh, le même soir que Roger h o s o n p r e n d d'assaut, la scène du Festival de Shawinigan, Festival d'été de Shawinigan. Lundi 5 juillet, les Doobie Brothers et Steve Miller Band seront au Festival de Jazz de Montréal à la salle Wilfrid Pelletier, alors que le Moody Blues, les Moody Blues plutôt, seront à leur tour au Festival de Jazz le mardi 6 juillet. Le même soir que a r o n Maiden et Dream Theater, eux seront au Ottawa Cisco Blues Fest. Le mercredi le 7, le lendemain, ils seront au Centre b e l l de Montréal et évidemment le vendredi 9, ils seront sur les Plaines d'Abraham. Au Festival d'été de Québec. Babe Ruth seront à Ottawa, toujours dans le cadre du、euh, Cisco Ottawa Blues Fest, le vendredi 9 juillet. Le samedi, le lendemain, le 10, ils seront au Métropolis de Montréal. Manquez pas ça, Babe Ruth au Métropolis de Montréal. Ça fait à peu près 35 ans que Babe Ruth ne sont pas venus en spectacle au Québec. Mardi 13 juillet, Santana et Steve Winwood seront au Festival d'été de Québec. Et c'est nul autre que Steve Hill. Qui va ouvrir pour eux, ça va vraiment être une soirée fantastique. Steve Hill, Steve Winwood et Santana. Le jeudi le 15, Rush sera à son tour au Festival d'été de Québec.、Et、apparemment que Rush, pour ce spectacle, cette tournée, ils font l'album Moving Pictures au complet. Donc, ça devrait vraiment être mémorable. Dimanche 18 juillet, Rammstein et Apocalyptica vont clôturer le Festival d'été de Québec. Pour les amateurs de métal, Soy Work, Death Angel, Mutiny Within et s c h w a s h b u c k l e seront au f o f o n é l e c t r i q u e ce même dimanche 18 juillet, alors que Fog Hat,、euh, eux, sont、euh, le même soir au Cisco Ottawa Blues Fest. Jeudi 22 juillet, Simon et Garfunkel seront de retour au Centre b e l l le même soir qu'à Québec, et ça c'est pour les amateurs de métal, High on Fire, Priestess et Skeleton Witch seront à l'Agité. Le vendredi 23, Megadeth, Slayer et Testament seront au pavillon de la jeunesse de Québec, bien sûr. Et le lendemain, le samedi 24,、euh, ils seront au Heavy MTL, ce fameux festival qui a lieu au parc Jean Drapeau et qui met en, en vedette, outre Slayer, Megadeth et Testament, Il y a Alice a Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil, Rob a l f o r d Et on a aussi ajouté Skeleton Witch, Melissa h o f d e r m a u e r Ça, c'est curieux comme choix. C'est supposé être un, un festival métal. C'est pas vraiment métal, mais les s o n s h a v e d e m a u r En fait, c'est pas métal du tout. C'est pas mauvais, mais c'est pas du métal. Drôle de choix. Et finalement, il y a High on Fire. Ça, c'est bon.、Euh, le dimanche, je vous en parle même pas parce que pff, moi, je trouve ça tout à fait inintéressant comme affiche. A, à part Rob Zombie, Three Inches of Blood et Airborne qu'on a rajouté. Je trouve pas ça vraiment très intéressant. Il y a t h e s p i c e Icons, c'est pas pire, mais.、Euh, Le dimanche du Heavy MTL.、Mm -hmm. Mardi 3 août, le Summer Slaughter Tour débarque au Club Soda avec Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, h The Veil of Maya, c e p h a l i c Carnage et trois autres groupes. Le lendemain, le mercredi, le 4, Scénic sera au Café Campus avec Intronaut et District Mia.、Euh, Jongle Rot sera au Petit Campus le jeudi 5 août. Et finalement, Paul McCartney sera au Centre Belle le jeudi 12 août. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Au cours de la prochaine heure, on va entendre entre autres ben, pas mal de rock p r o g r e s s i f dont entre autres、euh, Porcupine Tree, Big Elf,、euh, et des trucs、euh, un peu plus、euh, métal progressifs comme Iron Maiden, Barknagger,、euh, Cathedral. Euh, pour l'instant, on va poursuivre avec、euh, des trucs un peu plus hard rock, je dirais. Euh, du début des années 80. Dans un moment, on va entendre Ian Gillen en solo. On va aussi entendre Savatage. Mais tout de suite, on écoute un des premiers, ce qui est considéré comme un des premiers groupes de métal anglais, Bachi, sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et le seul à d i f f u s e r du vrai rock à Toa Relière. C'est faux! Avec un de leurs classiques, la pièce Jotter Ballet, qui est parue à l'origine sur l'album du même nom et qu'on retrouve aussi sur leur、euh, tout nouvel album compilation Still the Orchestra Plays the Greatest Hits Volumes 1 and 2, qui vient tout juste de, de paraître et qui,、euh, tel que son titre l'indique, fait le tour des pièces essentielles qui ont jalonné la carrière de cette formation originaire de la Floride. c e s t confirmé, le chanteur John Oliva l'a confirmé dans une entrevue qu'il a accordée dans le dernier numéro du magazine Rock Hard, Savatage, c'est mort, ça ne reviendra jamais. John Oliva considère en effet que Savatage n'a plus、euh, raison d'exister depuis que son frère Chris,、euh, le guitariste du groupe, est décédé. Les fans de Savatage vont donc devoir、euh, se consoler avec、euh, le groupe en solo de John Oliva, c'est-à-dire le John Oliva Spain, et avec son autre projet musical avec le producteur Paul O'Neill, le Trans-Siberian Orchestra. Ils ont tout de même beaucoup de succès depuis quelques années. Ça marche fort pour eux en tournée. Savatage, c'est fini et ça va rester uniquement un souvenir, malheureusement, pour leurs nombreux fans. Juste avant Savatage, on a entendu Ian Gallen avec la pièce Sleeping on the Job qu'on retrouve sur son album solo Glory Road de 1980. Au début du b l o c on a écouté le trio anglais Budgie avec Foreham Slash tiré du disque Power Supply, paru aussi il y a 30 ans en 1980. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de métal progressif avec trois extraits de trois excellents albums qui sont sortis depuis le début de cette année. Dans ce moment, on va entendre les Norvégiens de Borknagger et、euh, une pièce tirée du fantastique nouvel album des Andais de Cathedral. Mais tout de suite! On écoute les Israéliens de Fort Orphanland à l'antenne de la Radio Campus. La station d e s Méloman est e s la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock et du métal pour les récits à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM!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 Ou écrivez-moi à dpcfouacommercial.uktr.ca pour une publicité censée à prix ridicule. N'hésitez plus. C'est fou, c'est comme faire une course avec un an, non, c'est sûr de gagner. Caca Captain.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 Midnight sky, f e l thy presence, senses high. Deep red wine of nature's vine stimulates t t o r t u r e mind. Away from violence, here I find.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 t p e t i t i o n mankind's deceit. Cathedral avec un extrait de leur excellent dernier album, The Kissing Game, qui est paru il y a quelques semaines. C'était la pièce Cats, Incense, Candles and Wine. Juste avant ça, on a entendu les Norvégiens de b o r k l e n a g e r avec、euh, Flesh Flower s e s t t i r é de leur très bon dernier disque Universal qui est paru un peu plus tôt cette année. Et au début du bloc, on a entendu les Israéliens de Orphanland avec New Jerusalem s e s t t i r é de ce véritable petit bijou.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 On écoute Porcupine Tree de Sky Moves Sideways de 1995. Sur les ondes de la Radio Campus, la station du m é l o m a n e absolument la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières, c'est faux! 89.1 FM.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 Avec la pièce Hydra tirée de leur dernier album studio Cheat the Gallows, qui date tout de même de deux ans puisqu'il est paru en 2008. Juste avant ça, on a entendu Porcupine Tree avec la très longue pièce titre de leur album The Sky Move Sideways, paru en 1995.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 Je vais vous présenter l'album en concert ACDC Live de 1992. Ça, c'est pas dans 15 minutes, dans à peu près、hmm, 25 minutes. Mais de suite, on va poursuivre avec un petit bloc métal progressif avec trois groupes qui seront en concert au Québec prochainement. Dans un moment, on va entendre Rush et Dream Theater. Mais tout de suite, on écoute Iron Maiden à l'antenne de la Radio Campus, la radio des Mélomanes et la seule station. À faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière, c'est fou! 89.1 FM! From Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été, é c r i s à b r o g u i f o u à c o m m e r c i a l u c t r c a ou v i s i t e s i f o u c a Vous voulez gagner un sac cadeau d'une valeur de 50 dollars de céréales c r o q u e c a n n e l l e ainsi qu'une variété de céréales General Mills Vous n'avez rien à faire.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 Avec la reprise d'un des classiques des Who, The Seeker, qu'on retrouve sur leur mini-album Feedback, qui est paru en 2004. Je rappelle que Rush seront au Festival d'été de Québec、euh, le jeudi 15 juillet et apparemment qu'ils vont jouer l'album Moving Picture au complet, ce qui est assez intéressant. Justement, Rush, on a entendu Dream Theater avec un de leurs classiques,、euh, Pull Me Under, qui ouvre leur non moins classique album Images and Words de 1992, leur deuxième album. Dream Theater qui eux aussi seront au Festival d'été de Québec puisqu'ils vont ouvrir pour Iron Maiden qu'on a justement entendu au, au début du bloc avec un de leurs nombreux classiques The Evil That Men Do tiré de leur tout aussi classique album Seventh Son of a Seventh Son. de 1988. Harry Midden seront à Ottawa le mardi 6 juillet, à Montréal le mercredi 7 et à Québec le vendredi 9 avec Dream Theater en première partie. Une très belle affiche qui va faire des ravages sur les plaines d'Abraham à n'en pas douter. Vous êtes à l'émission REC Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. REC Classic possède, possède plutôt un site web à l'adresse www.rockclassic.net sur lequel vous retrouverez, ben, entre autres, il y a les canevas des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce que je j o u é exactement dans une émission en particulier, vous retrouverez aussi des tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter. une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Vous retrouverez aussi une section nouveauté dans laquelle il y a à peu près euh, 75 euh, critiques de disques qui sont sur mon blog, qui est en lien à partir de la section nouveauté. Des disques qui sont sortis depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver, a s s u r é m e n t quelque chose qui va les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au triple www.rockclassic.net. q u Parlant de nouveautés, cette semaine avait lieu la sortie en magasin du tout nouvel album d'un des gros noms du mouvement m é t a l progressif, un des groupes les plus en vue du genre, surtout en Europe. Les Allemands de Vandenplass, quintette qui existe depuis 1985, un quart de siècle, mais dont le premier, premier album remonte toutefois à 1994. C'est un groupe que j'aime bien personnellement. Ils ont de bonnes qualités de mélodistes. Ils ont un très bon chanteur à la personne de Andy Kuntz et un fantastique guitariste du nom de Stefan Lille. Et、ils sont accompagnés par une section rythmique très efficace et, et a p p u y é s par un claviériste de goût du nom de Gunther Vernau, e qui a déjà aussi prêté、euh, main forte à des gros noms du métal comme、euh, Angra, entre autres, Camelot et Planet X.、Euh, ce nouvel album est intitulé The Seraphic Clockwork. Il s'agit de leur sixième album studio et c'est le premier en quatre ans, puisque le dernier,、euh, qui était un album concept、euh, intitulé c r i s t o Remonte à 2006, un album qui, en passant, m'avait plutôt laissé indifférent. Je l'avais trouvé pas mal plate.、Euh, je ne l'ai presque pas écouté.、Euh, Ce n'est pas le cas du nouveau、euh, qui m'est apparu infiniment meilleur、euh, que son prédécesseur.、Euh, c'est aussi un album concept、euh, qui tourne cette fois-ci autour d'intrigues liées au clergé, au Vatican, dans le genre d e Vinci Code.、Euh, musicalement, c'est un disque qui est, à mon avis,、euh, beaucoup plus accrocheur que le précédent. On va tout de suite en écouter deux pièces très représentatives. The Seraphic Clockwork de Vanden p l a s e sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du médaille p o g r e s s i f à t t o i r r i v i è r e C'est fou 89, e e i n え<音楽> London Place, un des grands noms du métal progressif en Europe. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur tout nouvel album, The Seraphic Clockwork, qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre la pièce Scar of an Angel. Juste avant ça, on a entendu Holes in the Sky. Deux pièces très représentatives de l'album. Évidemment, je ne trouve pas que c'est le meilleur、euh, disque de Vanden p l a s Il n'est pas aussi bon que Beyond Daylight, mais il est supérieur au précédent Crystal. Je ne devais pas tellement aimer. mais Il m'est apparu plus accrocheur que le précédent. Qui était pauvre en mélodies mémorables. Ce nouvel album est apparu plus inspiré sur cet aspect. Ceux qui apprécient le Médal Progressif européen ou les groupes à la Dream Theater ou Shadow Gallery devraient priser ce nouvel opus de ce quintet allemand qui est un des grands noms du genre. Encore une fois, l'album s'intitule The Seraphic Clockwork et c'est sur l'étiquette italienne Frontier. Vous êtes à l'émission REC Classique accompagnée d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant à notre portion de l'émission consacrée à la discographie complète de ACDC. Et aujourd'hui, nous en sommes au quatrième chapitre et au disque en spectacle ACDC Live de 1992, un album qui est sorti suite à la triomphale tournée The Razor's Edge qui a fait le tour du monde en 1990 et 1991. Deuxième album en concert pour ICDC depuis le classique If You Want Blood, You've Got It, qui datait de 14 ans, puisqu'il est paru en 1978. Entre-temps, le groupe avait eu le temps de changer de chanteur et de composer une pile de classiques dont on retrouvait des versions en spectacle pour la première fois sur ce disque, qui est sorti en deux versions. Une version simple avec 14 pièces et une édition limitée qui renfermait、euh, deux CD avec sept pièces supplémentaires. C'est pas un grand album en concert, mais pour le profane, on pourrait dire que c'est un recueil de pièces les plus mémorables et aimées du groupe, un espèce e de Greatest Hits Live. On va tout de suite aller en entendre quelques-unes, en commençant par celle-ci. Who made who? Vous êtes à l'antenne de la radio campus de Trois-Rivières. La station d e s m é l o m a o n est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! 実は実写点。 Ici, on vient d'entendre trois pièces tirées de leur album en concert,、euh, album tout simplement intitulé a g d c Live, paru en 1992. On vient d'entendre、euh, le classique Hell's Bells, précédé du non moins classique You Shook Me All Night Long. Au début du bloc, on a entendu la pièce titre de l'album Oumedu, une espèce d'album compilation Oumedu qui a servi de trame sonore pour le film Maximum Overdrive. Long métrage médiocre des années 80, basé sur une histoire très moyenne de Stephen King. C'est une pièce qui a quand même connu un certain succès au Meidou. Ça a beaucoup joué dans les clubs rock à cette époque-là. Après cette longue tournée, ACDC se sont accordés un long repos qui leur a permis de récupérer et de revenir trois ans plus tard avec un bon album studio en 1995 intitulé Ball Breaker et que je vais vous présenter la semaine prochaine. Voilà qui vient être l a r de ce quatorzième chapitre de la discographie complète de ACDC. J'espère que ça vous a plu.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 Si tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager d e s passions, eh bien, tu peux le faire. Écris un courriel à progcifou à commercialuqtr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à progcifou à commercialuqtr.ca ou visitecifou.ca.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 Travaímos. Travaímos. trio de vétérans allemands Ray Avec la pièce Into the Light tirée de leur excellent tout nouvel album Strings to a Web que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant ça, on a entendu Armored Saint avec Left Hook from Right Field, c'est tiré de leur nouvel album, et aussi La Raza qui est p a r u un peu plus tôt cette année.、Et、au début du bloc, on a entendu le Quatuor australien Airborne avec It Ain't Over Till It's Over, c'est tiré de leur deuxième album No Gods, No Glory.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 Dans le domaine du hard rock, un des bons albums à être paru jusqu'à maintenant cette année, en 2010, c'est celui du Torontois Danko Jones, intitulé Below the Belt. Danko Jones, qui fait un hard très simple, direct, efficace, qui rappelle f i n l a y z i e Ceux qui aiment f i n l a y z i e devraient aimer la musique de Danko Jones, qui est un très bon ami en passant de l'ami de Motorhead, dont on va tout de suite écouter quelques extraits à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à t r o i s r é v i e n t CFU891FM you フェンの。 Canadien Dranko Jones avec trois pièces tirées de son tout nouvel et très bon album Below the Belt. On vient d'entendre la pièce Full of Regret, c'est le premier extrait qui a été tiré du disque. Juste avant ça, on a entendu une constatation tout à fait naturelle. J'ai beaucoup de rockers. I can't handle moderation. Et au début du bloc, on a entendu une pièce qui a pas mal tourné i c ICS et Fou ces derniers temps et qui demeure ma préférée du disque. I want to break up with you, dans laquelle Danko annonce sa volonté de rupture à sa blonde avec beaucoup de panache.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 Du nom de Evil Survives, qui vient tout juste de faire paraître son premier album, disponible uniquement en format vénile. Ça, j'aime vraiment ça, disponible seulement en vénile. Un disque intitulé Power Killer. Il s'agit d'une formation originaire de Winnipeg, au Manitoba, et qui, à l'instar de deux autres formations, nouvelles formations canadiennes, dont je vous ai entretenu dernièrement, soit Omega Chrome et s t r i k e r des formations qui sont tout à fait passionnées de métal a n g l a i s du début des années 80, la New Wave of British Heavy Metal, qui a produit des groupes comme Iron Maiden, entre autres, Judas Priest, Saxon, Diamondhead et à peu près tout ce que l'Angleterre a produit de métal à cette époque. Euh, C'est tout à fait dans la mouvance de Priest et Maiden euh, comme euh, musique. Ceux qui aiment le métal simple, mélodique et très énergique、euh, risquent d'être intéressés. C'est un disque qui est、euh, très inégal à mon avis, mais qui renferme quelques bons moments, dont entre autres la pièce instrumentale Ferraria Puel. Euh, question de vous en faire une idée de ce disque. On va tout de suite、euh, en écouter un extrait qui est représentatif、euh, de l'album Die With a Samurai. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des b e l o m a n est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toire et v i è r c e C'est Fou 89 FM.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 Venez Goûter et apprécier la qualité. Yuzu Soucha. r o u s Juste avant la pause pub, on a entendu un extrait du premier album d'un tout nouveau groupe canadien de heavy metal traditionnel, Evil Survives de Winnipeg, au, Mani au Manitoba. C'était la pièce Die Like a Samurai, une pièce très représentative du style du groupe. une espèce d'émule d Iron Maiden des débuts. C'est un groupe dans la même mouvance que deux autres nouvelles formations qui sont apparues dernièrement et dont j'ai parlé à l'émission auparavant. C'est-à-dire Omega Chrome et、euh, Striker, qui sont、euh, de très jeunes groupes,、euh, très jeunes musiciens, très influencés et passionnés de m é t a l anglais du début des années 80. Évidemment, le chanteur de Evil Survives n'est、euh, pas aussi bon que celui de Striker, mais il est vraiment une très grosse coche au-dessus de celui d'Omega Chrome, qui est définitivement le moins bon des trois groupes. C'est un disque qui, à mon avis, est très moyen. Vaut Ça vaut tout juste un 6 sur 10 pour l'effort. Je ne le conseille pas vraiment.、Euh, le disque est disponible toutefois uniquement en format vénile. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'intitule、euh, Power Killer et vient tout juste de sortir sur l'étiquette War on Music. Vous êtes à l'émission A c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefan, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de Metal Thrash. Dans un moment, on va entendre un extrait du tout nouvel album de Exodus, une des meilleures pièces du disque. Mais tout de suite, on écoute un autre groupe de vétérans. Anthrax avec l a r e l e c t u r e de la pièce qui ouvrait leur premier album paru en 1984, Death Rider sur les ondes de la radio campus. La seule qui diffuse du vrai rock et du vrai métal à toi, Rivière, c'est Fou89FM. Hey, this is Gary Holt from Exodus, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Avec March of the Sycophant, un extrait de leur、euh, tout nouvel album, Exhibit B, The Human Condition, qui est sorti il y a deux ou t r 2-3 semaines, que j'ai trouvé très moyen, à part quelques pièces, dont celle-ci, March of the Sycophant. Qui est une des plus intéressantes et accrocheuses. Juste avant, Exodus, on a entendu Anthrax avec leur lecture de Death Rider, que le groupe a réenregistré avec l'excellent chanteur John Bush, qu'on retrouve sur le disque The Greater of Two Evils, paru en 2004 et qui est le dernier disque studio que Anthrax ont fait paraître. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, les palmarès, sans rappel, vont suivre pour la dernière fois dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. Pour la dernière fois, puisque cette émission sera retirée de l'horaire de C'est Fou à partir de la semaine prochaine. Donc, gâtez-vous. Pour une dernière fois. Ce sera suivi à 20h de nos amis Les Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes, puisqu'à e 19h, je vais animer l'émission de Power Metal, Metal Progressif, La Brique et le Fanal. Vous présentez comme ça de l'excellent métal、euh, mélodique jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mes autres amis, le Dr. Pendragon et Sinistros. La semaine prochaine, le Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter un spécial 3 pour 1, évidemment. Je vous ai préparé un petit spécial Paul McCartney puisque le 18 juin va marquer le 68e anniversaire de Paul. Je vais donc vous présenter un petit spécial au cours duquel on va entendre les pièces marquantes de Paul sur, sur chacun des, des albums studio auxquels il a travaillé. En outre, je vais vous présenter un groupe de hard rock psychédélique anglais très obscur de la fin des années 60, Bulldog Breed, qui a sorti un album unique en 1969. Et je vais vous parler du tout nouvel album de Tom Petty, Mojo. Je vous laisse avec une dernière pièce, un classique de Pantera, Mouth for War. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission à classique. Salut!